บุ o กทูหกสิบสามหกสิาการตั้งคาถามสอง s e r des questions deux. 2ดิฉันมีงานอดิเรก J'ai un hobby. J'ai un hobby. Des c h a l l e n g e tennis. Je joue au tennis. Je joue au tennis. Le terrain de tennis. où est Le terrain de tennis. As-tu un hobby préféré? As-tu un hobby préféré? Des c h a l l e n g e football. Je joue au foot. Je joue au foot. Ça n'a football où? Où est le terrain de foot? Où est le terrain de foot? d e chans, j'ai un. Mon bras me fait mal. Mon bras me fait mal. Di Chan, j'ai les pieds et les m Mon pied et ma main me font également mal. Mon pied et ma main me font également mal. Y a-t-il un médecin? Y a-t-il un médecin? J'ai une voiture. J'ai une voiture. D'ici, j'ai un vélo a ด s s i J'ai aussi une moto. J'ai aussi une moto. D'ici, j où e s t l e p a r k i n g Où est le parking ดิฉันมีเสื้อสเวเตอร์ J'ai un pull J'ai un pull ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย J'ai aussi une veste et un jean J'ai aussi une veste et un jean เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Où est la machine à laver Où est la machine à laver? Di Chan a une assiette. Di c u a e a une u r c i e t t e u i è r e j a un couteau, une fourchette et une cuillère. เกลือและพิกไทยอยู่ไหนคะ Où sont le sel et le poivre Où sont le sel et le poivre